Le trio Bernice, et La Rahma est innocent et Innocent est toujours de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à cette édition, émission de la mi-journée, dont voici d'abord l'essentiel. Un emprisonnement à perpétuité, une indemnité de 20 millions de francs burundais, telle est la peine infligée par l'auditorat militaire et au caporal et chef Nzorakenga Eric du camp militaire de Mukonis ce jeudi. Celui-ci est accusé d'homicide volontaire et prémédité dans la nuit de mardi. En province de Tchankouzou, le gouverneur de cette province appelle les représentants des partis politiques à la cohésion sociale pour développer cette province. Mais du côté du parti CNL, l'on indique le fait que les membres de ce parti sont empêchés de tenir des réunions. Et les filles et les femmes sont aptes de faire des études scientifiques et techniques selon Alice Marie-Joséphine Bikilindavzi, une femme ingénieure, directeur gérante de briqueterie et de tuilerie d'Ongozi. Cette dernière encourage le genre féminin à percer dans le domaine des sciences et technologies. Voilà pour les titres. Ouvrons cette édition par la page Sécurité. Un cadavre d'énormes non encore identifié a été retrouvé dans la matinée de ce jeudi à la 12e Avenue, Siza zone urbaine de Moussaga. Les habitants de ce quartier indiquent qu'ils ont vu ce cadavre le matin de ce jeudi dans un caniveau. L'administration locale indique que ce cadavre a été emporté par les eaux déplouées qui se sont abattues dans la nuit de ce mercredi. N'est-ce pas, Yvette et Jiménez. Cet homme qui a été retrouvé le matin de ce jeudi sous des dalettes était âgé d'au moins 32 ans. Il était vêtu d'un pantalon et des touchettes, mais sans chaussures. Il avait des blessures encore fraîches au niveau de la tête et du dos. Un domestique qui l'a vu le premier, du qui se réveillait pour balayer et qu'après il a vu une jambe coincée dans un caniveau. J'étais en train de balayer. Je cherchais une poubelle pour mettre les ordures que j'ai vu sous cette dallette une jambe coincée sur un pillot. Je ne pouvais pas voir réellement si c'était un homme. Mais par après, je me suis penché sur le caniveau et j'ai vu ses jambes et ses orteils. Ceux qui habitent près de cet endroit indiquent qu'avant personne ne pouvait pas voir que c'était un homme parce qu'il était coincé sous des dalettes. Cet homme doute sur... La cause de sa mort vit ses blessures. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est peut-être dû à la pluie qui s'est abattue hier soir vers 21h, mais cette hypothèse reste faible puisqu'on a remarqué que ses poches sorties du, du pantalon, qu'il y a encore du sang sur son corps. Le chef de quartier Kinanilade, Eric Ouitonze, indique que cet homme aurait tombé dans un caniveau et emporté par des eaux de pluie. C'est vraiment évident qu'il a pu tomber dans un carnivore et qu'il a été emporté par les eaux de pluie qui s'est abattue dans la rue de Sommet-Crédit. Il a été tué en socognasse sur un tuyau. C'est pourquoi vous voyez ces blessures. Vers du jour de ce jeudi, la police a transporté le corps de cet homme à l'hôpital en attendant que quelqu'un le reconnaisse. Merci à Yvette Nijimberé pour tous ces détails. Le porte-parole de la police bourundaise a promis à la radio Sanganero sa réaction à ce sujet dans nos éditions ultérieures. Je vous le disais dans le titre, le tribunal militaire a infligé un emprisonnement à vie et une indemnité de 20 millions de francs burundais au caporal-chef Nzobakenga Rick du camp militaire de Moukoni, accusé d'homicide volontaire et prémédité à l'aide d'un fusil dont le nommé Nikarakura Moussa de Moukoni en commune de Moïnga, a été victime. Ce jugement a été rendu public dans l'audience de ce jeudi qui a eu lieu dans la salle du tribunal de grande instance de Moyinga. Où une foule nombreuse semblait s'être donné rendez-vous malgré la pluie. Les avec Pierre Claver Baronti. L'emprisonnement à perpétuité et une indemnité de 20 millions de nos francs, voilà la peine que la cour militaire siégeant dans les enceintes du tribunal de grande instance de Moyinga, a infligé ce jeudi au caporal-chef Nzobakenga Eric du camp militaire de Mokoni, qui s'est rendu coupable d'un homicide volontaire et prémédité dont la victime a été Nikarakura Moussa de Mokoni en commune de Muyinga, l'indemnité étant à donner à la famille de la victime. Dans l'audience de ce mercredi soir, Nzobakenga Eric a plaidé coupable mais a tenté de nier que l'acte soit prémédité. L'auditeur militaire a démontré, quant à lui, que l'acte était plutôt prémédité, puisque ce militaire était au cabaret en tenue civile et sans fusil, mais que quand il est entré en conflit avec le nommé Douayo Amadi, il s'est rendu au camp a mis la tenue militaire et a pris son fusil comme s'il se rendait à la guerre, d'où il a requis la perpétuité peine qu'a maintenu, qu maintenu la cour. Vous saurez que malgré la pluie de ce jeudi matin, une foule nombreuse était à l'audience et que certaines personnes se sont dites satisfaites de la rapidité du procès. Pierre Claver Barundi Moyinga Radio Isanganiro. Merci également à Pierre Claver Barundi pour tous ces détails en page politique, cette fois-ci dans la province de Tchankouzo, les partis politiques qui œuvrent. Dans cette province sont appelés à s'unir pour le développement de cette province. C'est l'appel lancé ce mercredi par le gouverneur de la province Tchankouzou à l'endroit des représentants des partis politiques dans cette province au cours de cette réunion. Le représentant du parti CNL a évoqué le fait que les membres de ce parti sont empêchés de tenir des réunions, ce qui peut être un handicap à cette cohésion voulue des États avec Moudend De, de l'autre côté de la vitrine, l'homme signale que l'élément n'est pas prêt, une, une courte pause. Vous n'avez pas Issa Nganilo Vous ratez l'essentiel. Redresser ce qui ternit l'image du pays est une démission de diplomates et burundais nouvellement nommés. Lors du lancement officiel d'un séminaire d'information et d'échange, à l'intention de ces derniers, ce jeudi, le ministre des Relations extérieures, ambassadeur Albert Shindiro, leur a recommandé d'intégrer avec la commission Vérité et Réconciliation pour atteindre le développement. L'écoute. Comme vous le savez, la politique de développement au Burundi ne pourrait se réaliser sans la paix, la sécurité, la stabilité ainsi que la réconciliation du peuple burundais. Je vous invite donc à interagir avec la Commission Vérité et Réconciliation ainsi que d'autres commissions et institutions spécialisées pour être en mesure de répondre aux questions de vos collègues diplomates, et éviter de se faire prendre par les griffes de la ruse et de la manipulation Qui sont monnaie courante dans les relations internationales. En outre, en ce qui concerne la communication, il s'agit d'un outil essentiel au niveau interne de vos missions diplomatiques respectives, de communication avec la capitale, mais aussi avec les pays et organisations auprès desquels vous serez accrédités. Veillez toujours à une communication rapide, efficace efficiente. Toutefois, toute sortie médiatique sur des questions ultra sensibles, Doit être mesuré et autorisé par la capitale. S'agissant de la coopération avec les pays et organisations de votre juridiction, il s'agit du renforcement des bonnes relations existantes, mais aussi du rapprochement des partenaires traditionnels dont les relations se sont refroidies ces dernières années. A cet effet, comme l'a dit bien son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Burundi ambitionne de bâtir des relations diplomatiques fondées sur le respect mutuel où certains États ne se substituent pas à la communauté internationale pour oppresser d'autres États souverains. C'est à ce titre que nous restons ouverts aux pays aux organisations qui souhaitent un rapprochement avec le Burundi pour nouer et entretenir des relations complémentaires sur des questions d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs les diplomates nouvellement nommés, les missions diplomatiques burundaises, sous votre coordination, doivent être vivantes rayonnante et accueillante, tant pour les nationaux que pour les autres partenaires. Au cours de votre mission, vous aurez à travailler avec la diaspora burundaise en sa qualité d'acteur important du développement. Vous êtes donc demandé à développer un partenariat stratégique avec la diaspora burundaise dans un esprit de dialogue, d'entente et d'inclusivité. Ceux qui passent leur temps à ternir l'image de marque du Burundi, il faudra essayer de les redresser. Cela fait partie de votre rôle en tant que chef de mission. Voilà, c'était le ministre des Relations extérieures, euh, Albert Shingiro, dans ses propos recueillis par ma consœur Vestine Ebuto. Revenons sur. Euh, euh, La page politique en province de où les partis politiques qui œuvrent dans cette province sont appelés à s'unir pour le développement de cette province. C'est l'appel lancé par le gouverneur de Tchanghouzo à l'endroit des représentants des partis politiques dans cette province au cours d'une réunion.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 Cette cohésion entre les partis politiques et en province Changouzo a fait l'objet d'échanges entre les leaders des partis politiques et les administratifs ce mercredi dans une réunion à l'endroit. Dans cette réunion, Boniface Banyezako, gouverneur de la province de Chancouzo, a demandé aux partis politiques de s'unir afin de cheminer ensemble pour le développement de la province Chancuzo. Ici, le représentant du parti CENEL a montré l'inquiétude de cette union au moment où, en date du 13 mars de cette année, son ce parti s'est vu empêcher d'obtenir une réunion Les membres du comité à la permanence du chef-lieu de la province de Il a expliqué que cela s'est passé également dans la permanence de la commune Kigamba et demande que la loi soit appliquée à même pied d'égalité. Le conseil juridique du gouverneur en province Changkouzo a expliqué que chaque administratif a le plein droit d'empêcher les activités des partis politiques si celles-ci peuvent perturber l'ordre public. Ainsi, il a saisi l'occasion de rappeler aux partis politiques la loi numéro 1 du 28 décembre 2013 régissant les manifestations sur la voie publique et les réunions et s'appuyer sur l'article 10 Sur cette même loi, il a informé aux partis politiques qu'ils peuvent passer à l'échelon supérieur s'ils trouvent que la loi a été violée à l'endroit. Dans cette réunion, les représentants des partis politiques étaient ensemble avec les animateurs et les représentants des confessions religieuses et en province de Tchangouzo. Et le gouverneur de la province de prévoit une séance de formation à l'endroit sous forme de retraite de deux jours prochainement. Depuis Tchangouzo, Raymond Dende Radio Isanganiro. Merci à Raymond Moudende pour tous ces détails. Nous entamons la page économie où les commerçants transfrontalières, euh, commerçantes transfrontalières plutôt, exerçant leurs travaux à la frontière gatumba Bujumbura s'insurgent contre différentes barrières érigées ici et là sur ce tronçon. Elles indiquent qu'elles se heurtent à un double paiement de taxes lors de l'importation ou de l'exportation de leurs marchandises. Lors de l'atelier de sensibilisation à l'endroit de ces commerçantes ce mercredi, l'Office burundais de recettes jette le sur ces commerçantes qui quelquefois cherchent à pratiquer le commerce et frauduleux. Toutefois, Stanning à porte-parole de l'OBR, interpelle ces commerçantes à saisir l'OBR chaque fois qu'elles sont monnayées par quelques agents de cet office des détats avec commerce La plus grande difficulté rencontrée par ces commerçantes, c'est la saisie de leurs marchandises. Alors qu'elles ont tous les papiers justificatifs de l'Office burundi des recettes, elles s'insurgent contre la présence exagérée de barrières excessives entre la frontière d'Ogatumba et Bujumbura. On rencontre les, les difficultés au niveau de la frontière que dès qu'on arrive là-bas et nous demande la facture, on donne, on te dit, OK, tu vas pas bouger d'ici. Nous, on sait que la déclaration de l'auberge, c'est 18 200, 18 100 francs, quelque chose comme ça. Mais c'est pas ce qu'on paye là-bas. On paye, là paye au-delà de là. Nous, on sait que c'est l'auberge qui est la douane. Et c'est l'auberge qui doit faire le suivi de toutes les marchandises qui entrent vers Congo et qui sort vers Bujumbura pour aller au Congo. C'est l'auberge qui doit faire ça. Mais chose grave, on ne voit plus les rôles de l'auberge. On voit maintenant les rôles, soi-disant les militaires, des documentations, des pafs. On comprend pas. On ne sait pas s'ils sont aussi inclus dans la douane. Pourraient, se défendre est impossible, car elles sont expropriées par des agents plus forts qu'eux. Il arrive parfois qu'elles soient battues. Au sein de l'Office burundais des Recettes, on indique qu'on ne connaît pas ces barrières. On estime que ceux qui rencontrent ce genre de problème passent par des chemins fraudulés. Stanning Endakouma le porte-parole de l'OBR, demande à ses commerçantes transfrontalières de passer par des postes frontaliers reconnus. Au office et bourrandais des recettes, il n'y a pas de barrières qui causent des problèmes aux contribuables, aux commerçants transfrontaliers. Tout ce que ces contribuables ont évoqué comme problème, il s'agit des barrières qui se trouvent dans des voies qui ne sont pas autorisées. Pistes informelles, s'ils si disent qu'ils ont rencontré les forces de l'ordre, c'est où Ce que nous savons, c'est que nous sommes prêts à secourir ces contribuables à chaque fois qu'ils sont en ordre. Le numéro vert 77 510 975 a été mis à la disposition de ces commerçantes pour qu'en cas de problème, elles puissent demander l'assistance des agents de l'OBR. Revenons sur la page droits de l'homme. Les leaders religieux jouent un grand rôle dans la promotion des droits de l'homme sociaux et culturels. Sixte-Vigny Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, précise que ces leaders sont mieux placés pour donner une alerte précoce et précieuse sur les conflits latents permettant de prévenir des atrocités et des violations des droits de l'homme qui peuvent en découler. Il a dit ce jeudi lors d'une journée d'échange sur le rôle des confessions religieuses dans la promotion et la protection des droits de l'homme au Burundi, suivait le président de la CNDH. Le but visait d'inviter les leaders des confessions religieuses, c'est de pouvoir nous entretenir avec ces leaders pour pouvoir comprendre, avoir une même perception des droits de l'homme, mais aussi partager les différentes interventions que la CNDH fait et que, auxquelles ils peuvent contribuer. D'abord, nous savons que parmi les enseignements qu'ils donnent se trouve l'éthique du d'Ubuntu, du respect mutuel, de la tolérance, de la réconciliation, de l'amour, du pardon, du partage de tout. Et ces données peuvent vraiment avoir une grande contribution au changement et aussi à la promotion et la protection des droits de l'homme s'ils sont conscients de notre travail et du besoin que le pays a pour faire avancer les droits de l'homme parce qu'on pense que ces leaders religieux font partie des personnes qui, quand ils parlent, leurs adhérents écoutent et ont plus de chances de mettre en pratique les conseils qui sont protégés par ces personnes. On sait que les droits de l'homme, ça doit toucher toutes les couches sociales de la base au sommet. Ça veut quoi, il faut quand même qu'on commence par la famille et que le père et la mère sachent donner une éducation respectueuse des droits de l'homme à l'enfant comme ça il grandira avec ses notions du respect des droits de l'homme mais aussi au niveau collinaire parce que dans chaque communauté il faut qu'on soit conscient de la nécessité du respect des droits de l'homme et qu'on puisse aider et contribuer à dénoncer les, les allégations de violation des droits de l'homme et ça, ça va continuer avec les échelons supérieurs que ce soit au niveau communal, provincial et tout comme ça. Et si tout le monde est conscient et qu'il apporte sa contribution et ça va avoir des incidences positives sur les droits de l'homme au Burundi. Propos recueillis par Jean-Marie Mayung. Page santé à présent. Les enfants indigents seront soignés gratuitement tous les samedis à l'hôpital privé New Hospital, dit chez Nagana, situé au centre-ville de Bujumbourg. Le pédiatre Pi, Pi Ni, Nibilan Hige, qui a pris cette initiative, précise que pour être soignés, ces enfants devront se munir d'une attestation d'indigence. Ce spécialiste ajoute que c'est dans l'intérêt d'aider les parents pauvres qui ne disposaient pas de moyens pour faire soigner leurs enfants chez les spécialistes. Il est au micro de René Lamouchou. Nous avons décidé de les soigner parce que ces enfants n'ont pas de moyens. Premièrement. Deuxièmement, ces enfants sont soignés dans les hôpitaux publics de lundi à vendredi. Mais samedi, nous savons très bien que dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de spécialistes. et surtout, Les spécialistes et les pédiatres ne sont pas disponibles le samedi et le dimanche. Nous avons pensé que ces enfants qui tombent malades vendredi ne vont pas attendre juste lundi pour se faire soigner. Nous avons décidé alors de les soigner samedi, juste pour faire un coup de main à ces enfants. La condition. Il faut s'inscrire, juste demander un rendez-vous auprès de la secrétaire. Deuxièmement, présenter juste un papier registratif que l'enfant en question n'a pas de moyens pour se faire soigner. Comment est-ce qu'ils vont se faire enregistrer et Les parents vont se faire enregistrer chez la secrétaire au téléphone numéro 71 58 40 86 Ils peuvent appeler ou bien les parents peuvent envoyer des messages et on peut juste les répondre aisément. Cap sur Boubanza où certains directeurs d'école de la commune Guihanga se lamentent du manque de livres, ce qui fait que leur travail devient plus difficile. Dans la majorité des classes, les élèves se partagent cinq livres usés. Ces directeurs demandent aux autorités de résoudre ce problème pour un enseignement de qualité à la direction communale de l'enseignement. L'on reconnaît ce problème et le directeur communal de l'enseignement précise que la dernière livraison date de cinq dernières années de détails avec Spescaritas Kabanyana. À l'école fondamentale de Kagoima, par exemple, située à la première transversale de Gihungwe, le directeur fait savoir que la classe de 9e année, comptant 55 élèves, ne dispose que 4 livres par discipline, et c'est un problème de pouvoir partager ces livres quand un enseignant dispense son cours. À l'école fondamentale de Gihang 1, le problème est le même, la classe de 9e année partage 5 livres par cours. Le directeur Joseph Nitunga précise que ces livres sont usés et que les élèves et sont obligés de les faire réparer régulièrement. Ces deux écoles sont parmi beaucoup d'autres de cette commune qui sont confrontées au manque de livres et les enseignants, tout comme les directeurs, demandent aux autorités que le problème soit résolu. À la direction communale de l'enseignement, on reconnaît ce manque de livres et le directeur communal précise que la dernière livraison de nouveaux livres date de 5 ans. C'est dans ce cadre que l'Association des étudiants de l'Université du Burundi, natif de cette commune, a octroyé ce mercredi à la direction communale de l'enseignement de Gihanga et un don de 47 recueils des preuves type pour les élèves qui font le concours national et pour ceux qui font l'examen d'état. C'est une goutte d'eau qui est tombée dans le lac, a précisé Bonaventure Ndaye Zigar, directeur communal de l'enseignement, qui demande aux autres qui le peuvent de faire la même chose. Spescalitas Kavanyana Boumanza Pradieu Isanganilo. Dernier dossier de ce journal, les filles et les femmes sont capables de faire des études scientifiques et techniques et se développer. Alice Marie-Joséphine Biguilinda est une femme ingénieure, directeur gérante de la société de briqueterie et de tuilerie de Vziégoa, en commune de Mumba de la province Ngozi. C'est d'un mère de quatre enfants qui a fait l'école technique des travaux publics TP de Gitega. Ingénieure dans ce domaine encourage le genre féminin à percer dans le domaine des sciences et technologies. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci à l'équipe qui est de l'autre côté de la vitrine. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.